Bienvenue à tous ceux qui en ce moment sont branchés sur la UDO pour écouter leur programme dominical, Le Train de la Musique. Je m'excuse, ma co-conductrice Alba n'a pas pu venir parce qu'elle est malade. Alba, je te souhaite un bon rétablissement et un très propre rétablissement aussi. Je vous dis bonsoir, je vous demande de vous asseoir. Pour écouter les meilleurs de la chanson française. Mardi dernier, c'était la fête des mamans et nous sommes bien amusés avec toutes nos mamans. Bien sûr, mieux pour ceux qui ont écouté le train de la musique, car toutes les chansons étaient destinées aux mamans.、Okay? Ce soir, nous avons sélectionné un programme de variété pour vous de musique de tout genre et aussi d'artistes qui sont différents. Et pour ne pas perdre de temps, on commencera avec une mélodie très jolie de Enrico Macias qui s'appelle Les gens du Nord. La gente del Norte, comme nosotros del Estado de Sinaloa. Les gens du Nord.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 レフェーションテーエンケンラフェーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテ e s ーテーテー o ー e ーテーテーテーテーテーテー e ーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテーテ Les gens du Nord On テーテーテーテーテ u r Le, le soleil Ils n'ont pas dehors. La seconde musique vous viendra de Mireille Mathieu et de Alain Barrière. C'est un duo fantastique, agréable à écouter. Et le titre, c'est Tu t'en vas. ん エイジメンは、パーフォア、パーフ I'm n t a good p e r s n I'm not a good person. I'm not a good p e r i h a r t you n see n y r e r e e a e a l r e e a r e e a l real, r e a r e a a l real, r real, r e Sait, t m sorry, s o r r e sorry, m s o r s o r sorry, i s o o m m s o r r i r r y o r r y I'm sorry, I'm s o I'm s r r y Et pour continuer notre voyage à bord du train de la musique, notre ami Edith Piaf nous chantera une de ses multiples chansons de sa fameuse répertoire et qui s'intitule Mon Dieu. Peut surpasser cette charmante chanceuse. Seulement une que je connais et elle s'appelle Mireille Mathieu. Oui, notre chère Mireille, qui viendra sur le plateau ce soir pour nous chanter Mille Colombes. you Gracias, Mireille, c'était u n e interprétation maravillosa. Et m a i n t e n a n t un autre grand, et qui peut être Gilbert b e c o Oui, le bon vieux Gilbert, qui nous interprétera sous Mélodia, e que ce titre-là, Je reviens te chercher. Oui, c'est le nom de la musique de Gilbert. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Mais tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté.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 Un Taxi est en bas qui attend, je reviens te chercher. Nous avons maintenant sur le plateau Ginette Renault. Et que va-t-elle nous chanter Je t'appartiens. Yoté Bertonesco va s a p p e l r la m u s i c a de Ginette Renault. ちゅうた partien。 Yeah. なのほど。 バレエの silence tu dois。 Je ne sais pas, nous dit maintenant, notre famosa amiga Céline Dion. é c o u t e la cantare Je ne sais pas, je ne、no、sais pas. De Détourner des rivières, porter des p o i d s traverser des mers. I'm going to go to the machine, Narguer des lois,、hein? Les foudres divines, Ca m'effraie pas. f a u t que je t o m b e Je sais les h i v e r s Je sais le f r o i d Mais l a v i e s a n s toi. Je sais pas. ちゅうばんちゅうばん De Céline Dion, je ne sais pas, iremos a corte. Por favor, que no se vayan, regresamos en un momento. Muchísimas gracias.